you <sighs> Que je vous dis. e Il y a certains moments où il faut savoir se taire et d'autres où il faut savoir aller directement à l'essentiel. Et ce soir, en ouverture d'émission, c'est le cas. Voici Réanimation, bande de cons, nul, invertébré et déboulonné du cerveau. Vous voici au putain de Hundred Incorporated Show, l'émission radiophonique la plus tranchante des ondes et surtout la plus irrespectueuse et irrévérencieuse. Et pourquoi? Simple. Ça va a v e la qualité du public. <laughs> Priez pour ne pas y survivre en foiré, cause fear is still our fucking business. We are undead incorporated, cause we said so. Go.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 Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1 2 75 pavillons à b e r t e s s i e r de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Hey, h e h e C'est votre vieux chummy Crazy Mat en direct de l'entrepôt de C'est Fou! Passez-nous voir, on a pour tout égo û t ici dedans. Il y a du francophone puis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. Hey, je te dis, c'est pas q u s je s e n train de virer fou! Encore plus fou, là! Les palmarès, c'est fou. Un condensé. De la meilleure musique, c'est fou.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 pour l'écouter.、Ah、Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 20 mars le de l'an de disgrâce 2012, Je suis le Dr. Payne Pendragon, et ce soir, encore une fois, c'est les Strongs. Ah, il n'y a même pas d'applaudissements à ce point, c'est d o n s mes poches. Ah, ok, merci, merci. Pourri! Pourri! Pourri, c'est l u s drôle! Je vais me reprendre tout à l'heure, désolé. Mais <rire> tu sais, on ne peut pas t'acquérir un talk show toutes les, toutes les semaines, q u a n d m ê m e a l e m e n t Ah, à un m o i j'étais rendu la vedette du.、Jeu. Mais t'es la vedette aussi. Ah, c'est cool.、Mais、oui, t'es la vedette. T'es aussi la tête de t u r quand même, q u même. Ha ha ha ha! Comment ça va? Pas pire, pas pire, pas pire. Puis, pas juste, juste ça? Ben, c'est pas pire, c'est juste pas pire. Ouais, ok, c'est correct. Non, mais il fait beau,、euh, il fait chaud. On enlève les tuques, on enlève les mitaines, on enlève les bottines. Ça, c'est tout un soulagement.、Euh, c'est triple. Tu en... sors cinq、ah. minutes pour aller chercher de quoi dehors, puis il、oui. faut que tu, tu mettes 40 art, art, articles. Là, pis... En dedans d'une semaine, il me semble que ça a changé de bord, c a r e Ça fond à v u e d o e i l puis heureusement. Ça n'a pas l'air d'avoir provoqué tant de dégâts d'eau que ça. p a s l a i r oh! p a s l a i r Ah oui, c e s t u n jeu de mots. Ce soir, on a une émission fort chargée. Oui. Une émission fort intéressante aussi. Bah,、bon, ça, j'en doute un peu, là. Mais... b e n comme d'habitude. Oui,、ouais. c'est ça. On a une émission de cause, h e On doute de nos émissions, finalement. b e n moi, le premier, je pense qu'on est bien placé pour douter. En tout cas. Non, c'est pas vraiment bon, ce qu'on fait. On en convient. C'est vraiment, même en fait,、pour、la les rigueur. C'est pourri. C'est pour ça, oui. Merci, grand-mère. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais, on le fait avec cœur. Oui, à taille p o u r r i p o u r r i m a i s non, on est les meilleurs. On vient d'entendre la formation Maintenant t n Rontoise. Oui. Nephilim et la pièce Hellborn que l'on retrouve sur leur parution sous le nom de Nephilim, Coys of Entropy, qui est parue en 2012, un peu plus tôt, sur... Une étiquette tout à fait indépendante. Oui, c'est bon. bon. Moi, j'aime beaucoup ça. Et、euh, tu m'apprenais tout à l'heure que Nephélium, initialement, viennent des Émirats Des Émirats arabes. p a r C'est、oui. que e c en f u r t a n t les internets que j'ai découvert un b a n dont d le nom m'échappe, qui avait un ex-membre de Nephélium. Mais le b a n d vient des Émirats arabes. Comment ils peuvent.、Euh, Si le gars, il était dessus à Toronto avant. Je、ouais. suis allé voir. f o u i l l Je suis allé fouiller plus loin. Puis non, c'est le contraire. C'est n e éphélium qui était des émirats arabes. Qui s o n e t qui sont maintenant rendus à Toronto. Eh、ah, alors... ben, ça explique bien les choses parce que je trouve qu'ils ont vraiment un son international. Fait... c'est pour ça que ça sonne pas canadien. C'est vrai, pareil. Effectivement. <rire> c'est loin de sonner comme k i n Mitchell. Ah,、oh、ben, ouais, ouais, ça sent pas comme Razor pas... non plus. Non, c'est des Canadiens, ça. C'est pas grave. OK. Puis, <rire> auparavant, nous avions Morlation et l'excellente pièce、euh, éponyme Majesty and Decay que l'on retrouve sur l'album du même nom, évidemment, parce que éponyme, ça veut dire la même chose. Ah, ouais. Ben, ouais, mais je pensais que toi t'aurais dit, ah oui, je le savais. Non, non, mais moi, je trouvais que toutes les bandes prenaient le nom éponyme. Moi,、ouais, ouais, c'est-tu un... pareil, tu sais? C'est comme ceux qui s'appellent tous art artistes invités. Ouais, c'est ça, les les plusieurs track, autres. Oui. Très bon album, Majesty n d e k i qui est paru en 2010 sur n u c l e a r b l a s t Nous avions Blood Red Throne et la pièce Grave World. On e trouve sur Brutalitarian Regime, qui est paru en 2011 sur Severed Record. J'aime beaucoup ce band-là aussi. Nomade. Je pense que t'aimes beaucoup Nomade aussi. Ah, ça, j'ai bien aimé ça. c'est, i s t u c'est, peu habituel comme Death Metal. n o n c e s t cool. C'est,、euh, malsain. Tu c est c est... connais mon, mon, mon trip pour la musique vraiment hors norme, ouais. là. Ouais. Tu un peu du joncté, Ouais, le... effectivement. Par moment, c'est, s l o w beat pis c'est,、oh, ça n n e un, n un, un, un, un. Avec le, le bon solo de, de, de, de, de mixette au début. Oui, de... effectivement. Donc,、euh, la pièce est <rire> à Identity With. Personification que l'on trouve sur Transmigration of Consciousness, qui paru en 2011 également sur Witching Hour Production. Et nous avions ouvert avec une demande spéciale pour John Supper, u n pièce de h o b i t u a r y la pièce Lasting Presence, qui est tirée de l'album Executioner's Return, qui, si je ne m'abuse, est l'avant-dernier album de cette formation, paru en 2007 sur Candlelight. Album que je trouve très moyen, je dois dire. D'ailleurs, moi, t e disais q u h o b i t u a r y c'est peut-être passé pour un noob ou quelque chose. Je ne connais pas ça. C'est une formation qui a été très、euh, populaire dans les années 90 parce qu'il faisait partie de la première. Ah, ben, je v a r s vous dire. Ah, e n c'est ça. Quand tu fais les années 90, je les ai pratiquement toutes manquées, là. Ben,、euh, tous dormaient pendant ce temps-là. Ben, je pense. <rire> tout, tout à fait. En état de catatonie a v a n c é Carrément. Oui. Okay. Non, c'est la période où ce que les, les petits-enfants ont, ont poussé dans les arbres. Que... OK. Mais tant que moi, si t'avais eu le choix, t'aurais dû choisir de dormir dans les années 80 pour éviter l'époque fluo. Là, mais... ben, non, ben, moi, pendant les plocs fluo, je riais de tout le monde parce que j'écoutais du Slayer et des, des, des trucs un peu plus. T'écoutais pas là. ça? Là? Non, je faisais juste semblant. Parce que juste... il faut que tu comprennes que t'es un personnage ici dans, dans la vie. T'écoutes Star Academy. Dis-les pas, maudit, j a v a i s dû pas le dire! Mais, e f f e c t i v e m e n t Obituary, c'est une d e s f o r m a t i o n s comme Def. En fait.、Okay. Qui, qui cohabitait beaucoup sur la même scène. Ben, pas, pas tous les soirs, là. Mais qui cohabitait sur la même <rire> ça scène. d e sein d'Apple West Stage,、mental. parce que... Non, j a i l devait m a n q u e r de place. Mais,、euh, ça, ça a eu une très grande、euh, renommée. Jusqu'à leur séparation, il y a eu、euh, Frozen in Time qui est revenu, je pense, c e s t en 2005, ils se sont reformés, puis on t s o r t i un album,、oh, je dirais, pff, pas loin de dix ans plus tard. Les musiciens, le chanteur avait gardé exactement la même voix, mais je pense qu'à quelque part, d'une certaine façon, il avait été un petit peu dépassé musicalement. Mais bon, il reste encore des très bonnes pièces de Hobbit Rary. Ceci étant dit, ce soir, e、euh, n ce qui me concerne, je présenterai deux, deux, deux nouveautés,、euh, p u i s une qui me tient à cœur. En fait, les deux me tiennent à cœur, mais il y en a une vraiment plus que les autres. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter trois pièces de l'album de Melissa, formation russe, Le, l a l b u m éteint de Face of Death. Mais, plus tard, encore plus tard, parce qu'il faut toujours garder le dessert pour la fin du repas principal.、Ah, c a l a b l e Corps. Ben, avant, quand j'étais plus jeune, je le faisais pour être sûr d'avoir faim au dessert. o k m a n g e a le dessert avant. j'ai, eh puis f i m Eh p u f i n i t c'est pas le repas principal. C'est ça. Puis quand les, les, les, mes parents avaient fini le repas principal, ils étaient rendus au dessert. Bon, enfin le dessert. Bien <rire> sûr. J'avais une petite place, tout, là. c a l i b l e Corps, trois pièces de l'album Torture, qui est Excellent. J'ai donné un 9,5 sur 10. o c p o l a C'est. J'explique sur le site de réanimation dans ma chronique、euh, la section.、Euh, ma chronique, notre chronique, la section、euh, musique, mais dans ma chronique de Cannibal Corpse, que pour moi, un des m e i l l a g e s que présente e l'album Kill. Et je trouve que celui-là n'a rien envie à kill. OK. Ce qui veut dire que c'est très, très bon. De ton côté, toi aussi, tu nous présentes quelque chose dans peu de temps. Dans peu de temps, oui. Formation que j'ai découvert, ben, que nous avons découvert、euh, tout récemment. Bien, que tu as découvert avant moi et que tu m'as communiqué. a s、ouais, je te l'ai présenté. Hey, c e salut. Salut. Salut. Pendragon, ici Cold Walker, e n c h a n t é Enchanté. Salut. <rire> vous êtes très bon, vous-même. de Oui, s de o、ouais, u <rire> c'était vous aussi. On peut-tu passer à ton émission?、Ah, OK. OK. <rire> C'est pas compliqué, nous autres.、Euh, formation suédoise qui a pour titre Cold Worker, avec un album qui a pour nom The Doomsayer's Call. C'est sorti、euh, ce, ce, ce février 2012 sur Listenable Records. C'est très, très bon. Oui, un bon, bon. bon d'être、euh, teinté de, de, de, de, de rythme. Joyeux et, et festif. De, oui, c'est ça. Joyeux et festif. <rire> Trois pièces? Trois pièces, oui.、Euh, des pièces qui ont pour titre A New Era de Reprobate et de Glass Envelope. Alors, on va commencer tout de suite avec A New Era. Voici Cold Worker à réanimation. Go!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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1、oh. 19h55. On est tout déboussolé. On a commencé à l'heure cette semaine. Ben oui, imagine-toi donc. Et ça, malgré la grève des étudiants, c'est merveilleux. Oui, ils ont été très. c o o p é r a t i f s oui, absolument. C'est quand même bien. Je ne veux, veux pas embarquer dans une, une discussion、euh, parce que ce n'est pas notre mandat, mais ce que je trouve bien, c'est l'unité qu'on voit. On, oui, on voit ça rarement au Québec. Oui, c'est très bien. Ça.、Euh, on vient d'entendre Kessé.、Okay. De Kessé, on a entendu les Norvégiens de Sublir é t Tum,、euh, qui avaient sorti un excellent album Touch of Death en 2011, qui s'était retrouvé dans mon top 30.、Euh, on a entendu la pièce Seize to be. Arrête、right、d ê t e C'est cela. Arrête d ê t e C'est. o、okay, k moi a u s s i On a eu les Américains de Revocation,、euh, avec l'excellente pièce Dissolution Ritual, tirée de Chaos of Form de 2011. c é t a i t p a r u sur Relapse Records. Hey, tout juste avant, on a commencé avec un b l o c de trois pièces de l'album de d o o m s i r e s Cold, de la formation suédoise Cold Worker. C'est paru sur Listenable Records plus tôt en février. Donc, il y a quelques semaines à peine. Un album、euh, auquel tu as donné une cote de 8.5. Oh, c'est une révélation、euh, cette année. Oui, ça. ça pis si il a un bliss, là, on va dire que ça. Ça fera partie de,、oh, oui. de la rétrospective 2012. Oh,、euh, ben, dis-donc, on se prend de bonheur. Ouais, on se、ça. prend encore plus de bonheur cette année pour être sûr d'arriver à temps. <rire> Oui, c'est une très bonne formation. Mais sauf que cette、clair. année, on va attendre que le 30 décembre arrive avant de commencer à faire notre liste finale, parce qu'on s'est fait avoir l'année passée. Ah, ben, que veux-tu? Avec quelques bons albums qui sont parus pendant le temps des fêtes. Oui, puis ouais,、euh, pis, donc... habituellement, c'est pas nécessairement monnaie courante, là, mais bon. e f f e c t i v e m e n t o n en tirera le son. h Eh! Il faut que je te conte quelque chose. Ben, vas-y, va. r J'ai rencontré quelqu'un. Aujourd'hui. Le père j é d é o n Non, ben, ça aurait été plutôt、euh, hallucinant de le voir. Non, rentrer, mais dans le laboratoire,、là. on ne le sait jamais. Ouais,、ça. non, non, mais effectivement, j'ai vraiment. Tais-toi donc, <rire> pauvre c r é r <rire> i Tais-toi donc. J'ai rencontré vraiment quelqu'un qui m'a. Ça m'a surpris énormément parce que c'est une personnalité publique, là. Ce matin, au travail, j'ai.、Euh, on vient me dire qu'un monsieur veut me rencontrer, qui est à la réception, veut me rencontrer. On me dit, monsieur. Jean Crougeau voudrait te rencontrer. j e d i s le vrai. Non, le faux.、Euh, oui, c'était le vrai. Tu v e u vrai? Oui. Oui. Amateur de lutte que tu es. Ben,、euh... je suis un amateur de lutte invétéré <rire> depuis ça, depuis l'âge de cinq ans. Écoute, moi, étant tout jeune, là, je me rappelle d'avoir même vu lutter son père et son oncle. Mais qu'est-ce que Jean Crougeau faisait à Trois-Rivières? Laisse-moi terminer. Jean Crougeau, c'est un gars qui est excessivement et encore impliqué dans ce qui est, il y a son école de lutte. Il a, euh, i s t impliqué énormément auprès des jeunes dans ce qui est, euh, euh, tout ce qui est les a t t r a i t s sportifs, mais aussi impliqué au niveau des jeunes, à savoir,、euh, il fait beaucoup de conférences, il les rencontre beaucoup pour、euh, tout ce qui est,、euh, bon, les consommations de drogue,、mmh. les consommations générales, euh, bon, euh, les street gangs, ces affaires-là. Il s é t é t r è s très impliqué là-dedans. Très impliqué au niveau,、euh, sportif, bien entendu. Mais évidemment, j e a n g r o u j e a u Ancien lutteur, pis u ce qu'il faut dire ici, mon cher Sinistro, je sais pas si te, tu connais un peu,、oh oui. C'est quelqu'un qui a monté au top des tops.、Oh oui. Des stars de la lutte. Ce, oh là, oh、oui. Ça, là, ça, ça a été un des. é c o u t ça a fait à l'époque la WWF.、Oh oui. un, un des h o t là. Il、euh... a même été champion du monde à、oh. un moment donné contre un combat comme Hulk Hogan. Ça,、oh、on、oui. s'entend que la lutte s'est arrangée. mais moi, j'ai toujours trouvé ça très b e n Ben, tu l'as pas dit, h e n Ben, le Ben Paul, j'ai jasé quand même un, un bon 20 minutes avec, oh. là. Ah、oh, oui. Moi, j'étais très, très surpris parce que J'ai suivi, moi, Jacques Rougeau, ouais, ouais. les frères Rougeau, j'allais les voir lutter, j'allais les voir ici au Colisée de Trois-Rivières、ouais. à l'époque contre les l e g e n d s of Doom, les Road Warriors, contre les Garvin, un、euh, combat mémorable des années 80 d'ailleurs, pis u j'y en ai parlé, pis u j'étais vraiment, pour moi c'était vraiment cool de voir comme、ouais, ouais. une espèce d'idole de jeunesse, pis u il trippait vraiment, mais quel personnage! Un gars d'une humilité déconcertante. Un gars qui a fait la grosse argent, qui a était à travers le monde, qui é t a i t dans, comme je le disais tout à l'heure, il r e s q u e de me répéter, dans l e s t o p e、mm. de cet entertainment-là. Et puis, très, très, très, très humble, très social, très, très s o c i a b l e très,、euh, je dirais aussi、euh, chaleureux. J'ai discuté avec parce qu'il fait, il promo, il est en train de faire la promotion de son g a l o p Son g a r s l à il y a une tournée de son gala familial qu'il appelle, c'est un gala de lutte, mais avec autre chose aussi. Il s'en vient le 5 mai ici au,、euh, au Colisée. Colisée, Et puis,、euh, bon, je v a voir au niveau de la compagnie pour,、euh, les billets, des affaires comme ça, tu sais. Ben, j'ai, cut, j'ai, ça a fait ma journée. Je m'attendais vraiment pas à voir un idole de jeunesse rentrer au bureau comme ça,、t'sais. Non, c'est cool. C'est vraiment cool, effectivement. Donc, Jacques Aux-Jeux, je sais pas, les plus jeunes d'entre,、euh, des auditeurs la connaissent certainement, pas,、bon, probablement de nom, mais pas pour savoir sa carrière, mais c'était un très grand lutteur. Euh, ceci étant dit, côté spectacle qui sont à venir, bien, écoute, on va se prononcer. Je veux ton opinion sur l'AV MTL 2012. Il y a des bonnes formations, il y en a des moins bonnes, puis il y en a des pourris, -oui, comme à chaque année. Ce n'est pas un problème. Sauf que de la façon qu'ils ont mélangé ça, c'est épouvantable. C'est selon que... moi u e c t s e m o n m e n une catastrophe monumentale. Moi, j'y vais pas cette année. Ben, à voir comment est-ce q u ils ont splitté ça. Parce que moi, j'ai eu connaissance du line-up sans savoir qui jouait quand. Ouais. Fait que moi, j'ai comme supposé que tout ce que j'aime. i serait le même, la, va même être la même journée. l e a même journée comme des années passées. Eh bien, non.、Mmh. Parce qu'il y a des affaires. Ils ont peut-être fait exprès.、Hein? Pour attirer le monde dans deux soirs. C'est un, un festival qui s'adresse à des gens qui n'ont pas notre âge. Ben, moi, personnellement, là, voir le, le, le, le headliner du,、euh, du samedi, qui est System o f a Down. De suite en bas, Five Finger Dead Punch. Aucune espèce d'idée c'est quoi cette patente à gosse-là. De suite en dessous, tu as Kill s w i t c h Engage. Déjà là, tu viens de me perdre.、Là. Tu viens de me perdre pour les. c'est、ouais. les trois headlines que tu viens de me perdre, là, bien comme il faut.、Là. Moi aussi. Euh, écoute, là, je ne sais, sais pas honnêtement si tous les titres sont encore affichés parce qu'on se rend compte qu'il y a 15, 15, 15 ou 16 formations pour le samedi. Oui, tu as f l e s h God Apocalypse,、oui, tu as,、ah, as Exio,、oui, tu as Cannibal Corpse, tu as, as Exio, Origins. Origins! Mais, Mais qu'est-ce que g o j i r a et Suicidal Tendencies font le v e n dimanche? r e d le d i Je ne sais pas, avec Slipknot et Marilyn Manson, je n'en ai aucune idée. Ben, moi, a i s m personnellement, je préférerais voir Slipknot et Marilyn Manson que de voir s y s t e m o f a d o n Je sais pas, l'ampleur de ce festival-là, c'est gros comme festival. Il me semble que, dans un premier temps, il aurait pu faire abstraction de ramener Eye on Fire, de rap. Je veux rien qu'on t se b a n d là, j a i m e ça. Ouais, de ramener Lamb of God, de,、euh, de ramener Zack Les m n e s On les a vus il y a deux étés.、Oh, oui. a u même endroit sur les mêmes scènes. Il y a tellement de bons b a n d s qui ont sorti tellement de bonnes choses depuis. Puis la dernière année, ça aurait été facile d'arriver avec de quoi. Puis moi, ce qui, qui m'énerve un petit peu, c e Sinistros, e dans ça, c'est le titre Heavy MTL. Pour moi, système avodante, c'est pas du heavy metal. C'est pas du m e t a l Ouais, mais c'est pas écrit heavy, ouais, heavy MTL pour Montreal. C'est Heavy. système avodante, ça reste que c'est du Heavy ouais, pareil. Quand, un, depuis le début, c'est un, un festival métal. Tu sais?、Mm. Moi, Marilyn Manson, j'ai absolument rien contre ça, là, ça ne me dérange pas, mais écoute, je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu.、Euh, tu sais, je ne sais pas, le job for a cowboy, je ne suis pas convaincu. Moi non plus.、Euh, je regarde、mais、ça. Regarde, nomme-la dans. n o m m e l a toute. Bon,、ou? le samedi, on va partir du début, parce qu'ils disent et plus. Donc, il reste un peu. c e t t b a n e l à il est là tout le temps. Pas oui, c'est vrai, c'est comme invité. Exium, c'est pareil. Oui, oui. Origin. C'est bien, bien correct.、Oui. Flesh God Apocalypse. C'est parfait. Oui. Rose Funeral, je connais pas. Je connais pas. Gold War, c'est parfait. Veil of Maya. Non, pour... c'est du Dead Core. The Faceless. Je connais pas. Moi non plus. Periphery. Connais ben,、pas. ça a l'air, c'est du Dead. Bon. Mais je connais pas le banc. Cataclysm. On, on, on connaît. Oui, c'est correct. Bon. Job for a Cowboy. Non. Moi, j'aime pas ça. Between the Burial and Me. Oui, pour、oh, ben, moi, moi je suis plus ou moins. Moins. m s e n s Cannibal Corpse. Oui. Can、okay. Switch Engage. Non. Five Finger Death Punch? Non. Non. e s y s t e m of a Down? Non. non. Le dimanche, ils sont probablement pas tous là encore, mais ce qu'il y a, c'est. Et plus j o u e deux fois, là, qu'est-ce que c'est ça?、Là? Qui? Et plus? Et plus, ben oui. On commence avec、euh... In Wrestle the b a r r o n c e s t j e connais pas. The Agonist. Cancer Bat. OK, ça oui, correct. c'est Ça peut passer. Protest the Hero? Non. Non, effectivement. Iron Fire? Oui. C'est correct. Overkill, c'est c o r r e c Moi, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'Overkill fait là? Ça aurait été、ouais, bien mieux le samedi. Ah, ben oui. Suicidal Tendencies. Aussi. Cool, mais, mais c o o l mais d i s ça samedi. Gogi Rock, moi, je suis content. Samedi. Lamb e dit. of God, moi, je peux faire abstraction. Bon,、mm. mm. il y aurait pu le mettre samedi aussi, ça aurait été correct à la place de mettre System of a Dome et ces autres shit-là. Marilyn Manson. Il y aurait pu le mettre le samedi aussi. Théâtral, il y aurait pu le、mm. mettre、ouais. le samedi. Puis encore là, je comprends pas. Pourquoi Marilyn Manson est co-headliner par rapport à Slipknot qui est headliner? Je comprends pas. Je sais pas. Même que s l i y p n o t e ça bûche plus que le système o v e d o n e Fait que, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, je comprends pas. Bref, moi, je trouve que c'est. Honnêtement, je trouve que c'est pas très homogène. J'aurais l'impression de devoir, à un certain moment donné, quitter le parc Jean-Drapeau. Parce que ça ne m'intéresse carrément pas d'entendre ce qui est là, puis de revenir, ce qui n'est pas, ce qui est impensable q u e l q u e p a r t C'est sûr et certain que le samedi, pour les trois dernières bandes, moi, je suis parti, si je vois là. Ben! Je ne reste pas pour les. À moins d'aller sur la petite scène. Ben, il n'y en a pas. Il y en a eu une cette année? Oui, il y en a eu n e Il y en a une? Mais de la façon que ça a fonctionné, ils ont été avec des concours pour réussir à trouver leurs b a n d qui vont jouer sur la petite scène. OK. Fait qu'ils ont fait des concours, des Battle of the Band, puis ça. Moi, moi je suis déçu. Honnêtement, je suis、oh oui, déçu.、Oh. Bon, écoute, à rigueur. Comparativement au line-up de l'année passée, c'est. Non, écoute, l'année passée, c'était quand même pas mal bien. là. Même l'autre avant, c'était quand même pas mal bien aussi.、Euh, la première année, je n'étais pas allé, mais c'était quand même. Mais made, on va le dire. C'était Maiden qui était liner. Ils vont le dire. A, moi, moi, ils vont le dire. Il y a trop de dead core. Probablement. <rire> Probablement. c o r p Probablement. Probablement. C'est fou. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. là. Tu sais, là, ils sont rentrés carrément dans le trend. o a i s Le trend e la grosse mode du Dead Cop, là, le retour de s y s t e m of a d o w n t e En toi pis moi, là, on s'en s'attue. i e n qu'un peu, là. Pour moi, là, je vois pas le, le qualificatif retour avec la bande s y s t e m of a d o w n parce que pour moi, c'est pas un retour. Cette bande-là, jamais vraiment arrivée, là.、Non. T'sais. C'était un, c'était un boys band, ça, là. C'était un groupe、ouais. monté, là. Ouais, On a dit, ben, voici, vous allez jouer ça, ça va être des hits. Il y en a eu deux, trois hits, là, pis u r e garde, c'était passager, c'était é p h é m è r e ce b a n d là, là. C'est fini, là, là. Ramenez, pis ça, c'est fini, là. Tu peux ramener des bandes comme, je ne sais pas, au moi, hein, je te dirais, demain matin, Motorhead, ça ne s'épare, puis ils, ils se réunissent dans trois ans. C'est correct, ça-là. Mais ça, bon, moi, personnellement, c'est mon opinion. Ben, tu、là. vois, C'est le côté、euh, c e、oui. signe t côté le de pièce. Qui... a s C'est les jeunes. Les g a r s comme toi et moi, on n'a plus notre place. Là, là. Non, on ne se retrouve pas là. là. Pas toutes. Tu sais?、bon. Bref, on n'y va pas. Mais il y a d'autres spectacles quand même qui sont à venir. Et puis, ceux-là, ben, dimanche, le 1er avril, ceux à qui ça intéresse, c'est le Pagan Fest America Part 3, qui mettra en vedette Touristas, Hilstorm, XDO, a r c a n a et Antres. Ça, c'est une présentation BCI. Un band mexicain, ce Touristas, Touristas. t o r i s t a s c'est ça, oui. C'est le 1er avril, un dimanche, au Club Soda. Les billets sont au coût de 26 et 33 et 30 et 72. Plus taxi pour tous. C'était les billetteries du Club Soda. J'ai tellement hâte au vendredi 6 avril. Oh,、okay, que oui. Pour aller voir l'Heritage Hunter Tour qui met en travers d'Hope F, m a s t a l o n et Ghost. C'est au Metropolis. C'est le 6 avril de 20h. C'est pour tous. Les coûts des billets étaient 41,75 et, 41, et 52,15. Taxi inclus. Taxi inclus. Ta Taxi inclus. Inclus.、Ouais. <rire> c'est disponible via, via Ticketmaster. Ah, ça, tu vas sûrement vouloir aller voir ça. Le mercredi 25 avril, c'est Dragon Force. Ah, que oui. Je pense que t as acheté même six billets. Six billets pour être sûr d'avoir une place. Effectivement, en compagnie de Holy Grail et Antress. Donc, ça va mourir ailleurs, o i <rire> b i c'est sûr, je sais. Je vais <rire> y aller à Dragon Force, c'est sûr. C'est sûr que ça va marcher. Donc, j'ai dit que c'était le 25 avril à 20h. C'est au、euh, le National, le National de Québec. C'est ça, là, avec ouais, Pierre Lambert et m a r c g a g n o n Le numéro、non? 13, <rire> Dragon Force. <rire> c'est pour tous. C'est、euh, via admission, sabbatante, éclipse, é p a e Prophecy, lundi le 7 mai, au Petit Campus,、euh, au coût de 20 et 25 via admission. Euh, formation euh, bolognaise. Oui, des cornichons polonais. Behemoth, <rire> en compagnie de Wathaine, de d e Devil's Blood et In Solitude. C'est u n b o n n chose, ça. Sûrement. C'est au Club Soda, mercredi le 9 mai prochain, 19h. C'est pour tous, au coût de 26 et 9 et 30 et 44, plus taxes. Il va y avoir les minettes aussi. Oui, après. l e s b i e s de Behemoth est disponible à Béatrice du c o b Soda. Kitty! Les Minutes! Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty. Minutes! En, <rire> en compagnie de Blackguard, Diagoniste <rire> et Bando u de By Blood. C'est le 21ème. t Et mai. seigneur, trouvez l'intrus! <rire> mais ils sont tous pas mal, là. m a i Bando u de By Blood, mettons, que ça ne fit pas là pour t o i <rire> Ouais, mais Kitty avec Blackguard, là. Ouais, pas, Blackguard. Ils sont, ils sont tous un peu intrus, là, vis-à-vis l'autre. Ben, Diagoniste, une fille qui chante, là, mais Bando u de, de By Blood, mettons. Que ouais. Pas trop, là. Donc, c'est le 21 mai, 19h, au f o f o n e s électrique. s Les billets sont disponibles via émission au coût de 20 et 25 taxes incluses.、Euh, le 30 mai, c'est Rhapsody au Club Soda et Into Eternity au, au Petit Campus le jeudi 16 août prochain. J'irai m'achever pour ma fête, finalement. Tu sais, Robin, si tu veux, toi. Ouais. Trois-Rivières Métal présente le samedi 7 avril, Riotour, Father m i l d l e East, hommage à SOD, Phosphorus et Satanic Blue Sniffer. C'est à l'Acrobar, sur la rue Saint-Georges, au centre-ville de Trois-Rivières. 7 avril à 20h, l a Côte d e 5$, c'est 18 ans et plus. o n e x p e c t o b s c u r s e s Romancia, Charles Heems, Car Chaos et Battle Soul. au r e c a f é le stage samedi le 14 avril. À, ble, pi, pi, pi, pi, pom, pom, ça, 14 avril prochain. Peinture des portes à 19h, spectacle 19h30, à 15$ et c'est pour tous. e u b e n n e t h Massacre, Death of Hatred, Your Last w i s h e t Virus. r e c a f é le stage le samedi 21 avril. Ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h, 10 dollars, C'est pour tous. Troisième est en le fesse 2012. Douzième édition ça tiendra à la Batiste industrielle encore cette année, au 1 7 6 0 Avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières, les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochains. Il n'y a pas encore de formation d'annoncer. Est-ce qu'il n'y en a pas cette année? C'est ça, Joe? Ben, il va peut-être, peut-être y avoir un ou deux, je ne sais pas. OK. Je pense qu'on a encore l'attente de le savoir. OK. C'est quand même juste à cet automne, n'est-ce pas? À cet. On va voir, on va attendre l'été. Oui.、Euh, la semaine prochaine,、euh, je présenterai le nouvel album de Meshuga, c o l o s s qui sort mardi prochain. Ça donne bien, hein? Les sorties sont le mardi, c'est le fun, ça. Oui. Je vous présenterai cet album-là. Il est possible que Sinistros、euh, Sinistros a reçu un a d v a n c e du dernier album de Ministry Rel Relapse. Il est possible que tu en fasses une、euh, certaine、ah, présentation. Ben, seul, seul, seul toi le sais, finalement. b i e s û t l'as dit. Bien sûr que tu l'as dit. Bien sûr q u ça se peut.、Euh, ça se peut. Ça, ça va dépendre si tu as le temps de l'écouter. Oui. i e sûr que devrais avoir le temps.、Là. Écoute, c'est Ministry quand même. Quand même. Le 5 juin, un nouvel album pour Creator, Phantom Antichrist. La pochette est très belle. Oui, la pochette est.、Ouais. belle. Les pochettes des Creators, c'est pas dur. Tu enlèves le logo, tu reconnaîtrais que c'est Creator. C'est ça. Ouais. C'est très emblématique.、Oh、oui, oui. C'est toujours pas mal le même. Le... Ouais, il y a souvent du rouge、mmh. en ce qu'ils font. Pis,、euh... La même personne qui le fait aussi. Probablement. o u i Bref,、euh, c'est ça. Et t a n t d i t continuons musicalement cette fois-ci avec.、Euh, Un autre bloc, ben, là, j'ai pas le fouet, là. J'aime ça, le death metal. Du、moi. death metal. Ouais! a l o n s commençons avec la formation américaine. Excellente formation, de Nader Saddock. Et la piste m é c a n i q u e Idolatry. Vous êtes à réanimation d h y u n d e a d Incorporated Show. Sur les ondes de c i f u 8 9 f m la radio campus. Et We Are Evil.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 Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale t la c o n n e r i u m a i n dans le dîner de con sur Chiffou 89. Le dîner de con a été r é s e n t a t i o n de La Barrique, le magasin b i è à Trois-Rivières, 4110, au bord e s forts. J'essaye, j'essaye, j'essaye, c'est c o n s t r u c t Vous êtes assez f o u Pour l'écouter. 89, 1.、Oh. 20h32, vous êtes toujours ou peut-être encore en réanimation. Ben, peut-être juste de corps, mais d'esprit, c'est. Moi, je préférais、temps. que ce soit l'inverse, juste de corps, p l u s d'esprit. Ah, de toute façon, c'est ça qu'on fait à nos auditeurs à chaque, chaque mardi. Ben. Peut-être qu'on n'a pas tant d'efforts que ça à faire. <rire> Formation a m é r i c a i n e American. American. American. Hate、yeah, hey, Eternal. The the the the the pièce... <rire> ouais,、yeah. Et la pièce. Ah, ouais, h e i Et la pièce p o u r i That Be, que l'on retrouve sur King of All Kings, qui est parue en 2002 sur E-Rake Records. Juste auparavant, nous avions Vader et la pièce Shadow Fear. Quelle bonne pièce. Tirée de l'album Impression and Blood, qui est parue en 2006 sur Candlelight. J'aimerais bien voir Vader, moi, un jour. Ah, mais on ne peut pas. Non, on n'en a pas le droit. Ils sont trop cornichons. Ah, Peut-être. <rire> Ou peut-être qu'ils ne peuvent pas traverser jusqu'ici, je ne sais pas. Ben, non, ils sont déjà venus. Ils sont déjà venus, je crois. Oui, ils sont déjà venus. Non, ça va être bon. En 20h, ce serait bien voir ça. J'aimerais beaucoup voir ça. Formation israélienne, Eternal Grey et la pièce Controlled, que l'on retrouve sur Your Gods, My Enemies, parée n en 2011. Tu petit... veux le nom du band Je trouve ça légèrement cheapé un ouais, peu. Oui, c'est poche comme nom,、Dans、Eternal Grey. C'est vraiment poche.、Euh, mais la pièce était bonne. L'album est p a s p i r e je vais dire honnêtement. C'est paru sur Season of Mist et nous avions ouvert avec Nader Salek. Et la ah, pièce... non, yes. Pourri, ah, pourri, ça, ça j'adore tellement ça. <rire> et la pièce m é c a n i q u e et d e l i g h t t r e e que l'on retrouve sur In the Flesh, qui est parue n 2011,、euh, encore à ces jours, la seule parution de cette formation.、Euh, étiquette Season of Mist également.、Euh, bref commentaire cinématographique. Il y a, u、euh, n film qui est en、mm -hmm. salle présentement, qui est un film de Andrew Stanton, qui est une production Walt Disney. Ben, j'ai bien hâte d'avoir ça, moi. C'est comme je dis un peu dans, dans, la chronique, là, qui, en fait, ne chronique pas vraiment le film, parce que je l'ai pas encore vu, là, mais quand on dit Walt Disney, généralement, on pense à un film pour enfants bon, ou un film merveilleux, hein, là. Puis, ben. Ils mettent le g r i f f e dessus. Moi, à mon âge, c é t a i t ça à l'époque.、Oh oui, c'est encore、oui. les réflexes que j'ai eu.、Oh oui. Mais、euh, le film John Carter, c'est un film de science-fiction, fantasy. Les previews sont hallucinants.、Si、il se ramasse à la Lune. Ça, sur,、euh, Mars. Genre, sur Mars. Sur Mars, excusez-moi.、Ouais. Sur Mars, qui porte le nom ici, ici, ici, vais-je le dire、euh, Barzoom, qui est en fait Mars. c'est vraiment hot. Les previews s o n je、oh, sais pas, pas si、cool. le condenser est, est seulement de ouais, ce qui est vraiment est bon dans le, le film, film, là. C'est les previews, finalement, qui étaient à bas. C'est peut-être, <rire> Ça arrive, ça, des fois. Mais les previews sont vraiment hallucinantes.、Oh, ouais. Donc,、euh, John Carter, je pense que c'est un film qui serait assez intéressant à aller voir. J'ai pas vraiment autre chose à parler côté cinéma. On bah, dirait qu'il y a une certaine. Ben, ça, ça. On dirait qu'il y a une certaine relâche, présentement, de sorties、euh, fulgurantes ou très intéressantes. Bon, ouais, ben, les gros hits vont arriver, là, au ouais, courant ben, de l'été. o u s b l o n t e l monde vont sortir、euh, pour les être climatisés. Lui,、ouais, il est d c j climatisé, ouais, c'est、euh, ça. par contre,、euh, je, sais pas, là, pour toi, là, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir des Avengers. Ben, ouais. Ça, ça risque d'être quelque chose de très, très, très, très bon. Écoute, euh, je, euh, je, comment, comment, je sais pas pourquoi, mais quand je sens qu'il y a des films de super-héros qui vont sortir, là, genre, je réécoute les films de super-héros qui sont sortis、Aussi. après l'autre, là. <rire> là je me m e t s dans le mood, là. Ça, des Avengers, ça risque d'être vraiment, vraiment bon. Il y a le Batman aussi, au mois de juillet, que j'attends vraiment. Le dernier a r k Knight l d e de la trilogie. ben C'est pas, en fait, non, c'est plus qu'une trilogie. Si tu parles avec Christian Bale. Oui, avec Christian, oui, c'est ça. C'est ça, parce que dans les faits, il y en a comme ça, serait comme le huitième. Oui, oui, mais ça, ça finalement, c'est une trilogie qu'ils ont faite. C'est ça. Dark Knight, une machin chouette. Oui, Dark Knight Rise. C'est ça. Oui, effectivement. Je suis curieux de voir aussi. Spinorman. Oui. <rire> Spider-Man, effectivement. Mais, The Avengers, ça s'en vient quand même parce que c'est le 4 mai.、Oh, donc, c'est pas si loin que ça. Très... Il, il y a un film qui tombe en salle le mardi pro,、euh, non, c'est pas vrai, le 27 avril, qui risque d'être très, très bon, qui est Raven, qui raconte les derniers cinq jours de la vie de Edgar a l l e n Poe, qui se doit d'enquêter sur un tueur en série. C'est avec John Cusack. Ça risque d'être bon.、Ah, bon. Ça risque d'être très bon. Écoute, les previews sont bons. Euh, puis, euh, je dirais que l'ensemble de la réalisation s est très bien faite aussi. Maintenant. Maintenant. Que se passe-t-il à、ouais. 20h36? Un bloc、euh, disjoncté. Excellent. Bien, Moi, j'aime bien les blocs disjonctés, mais avoir le choix, je prendrais un bloc 20 jonctés. 20 jonctés, ouais.、Oui. D'accord. On va se mettre un bloc 20 jonctés d'abord. D'accord. On va commencer avec.、Euh, Une pièce, ben une pièce. Une, une demande spéciale d'un groupe. Que ça fait longtemps que John Supper me demande, puis finalement, je v o i s pas le mettre.、Euh, mais est... John n'est pas plus u n f a n de la version Rick Forrest, lui. Oui, mais là, d'après moi, il a peut-être. Il d e v a t explorer. Ris... Il a peut-être réussi à découvrir、euh, le, le, la période s n a k La période originale. La période originale. Ici, on parle de Voivod, bien évidemment. Et avec une pièce tirée de premier album、euh, paru en 1984,、euh, Warren Payne,、euh, qui à l'époque était sorti sur Metal Blade. Il y a eu beaucoup de remasters、euh, sur plusieurs sortes de labels, plus ou moins douteux. Ben, c'est un、euh, super coffret que t'en penses. Le super coffret ici, qui est sorti en 2000, 2004, 2005, je pense, en tout cas. Sur Metal Blade également. Fait que c'est vraiment、euh, une belle pièce qui a、mm -hmm. des mots a n a c h r o n i s m e s Il y a Morgoth Invasion Live, il y a un bonus CD avec des vidéos. Ouais, de t'as tout de dette aussi, je pense.、Euh, ben, pas tout, ben, tout de dette, mais c'était pour le Metal Massacre. Ouais, c'est ça. ça. Ouais, effectivement. Alors, j'ai choisi la pièce Live for Violence. Moi, on doit dire que c'est un de mes albums、euh, fétiches dans le、oui, métal. De toute、oh, façon,、ouais. Voivod, les cinq premiers albums, les six premiers albums, moi je veux dire, sont tous à égale partie.、Euh, j'ai choisi、euh, une formation pour, pour suivre Voivod, rentrer dans la même, même idée. Je choisis une formation qui nous a tout acheté à terre à la fin de 2011.、Euh, formation qui, qui s'est inspirée grandement de Voiva, justement. Oui. C est c est une、fascinant. formation américaine qui s'appelle Vector, avec la pièce Dying World. C'est un,、oh, oui, un mélange de Victor <rire>、wow. et de Hector. Oui, mais c'est ça. C'est un mélange de b a v a r et t o r Oh! Et Palai. On aura du Witchery pis u de formation norvégienne de, de consortium également. Alors, on va commencer tout de suite avec v o i v o d l i v e Non, non, non, non. On t'en tirera pas comme ça, toi, là, Ah, o u i s T'as fait une belle présentation, ah, là. Ah, c'est gentil. T'as fait une très, très belle présentation, Sinistros. e Pis, u honnêtement, je trouve que ça vaut quand même, quelque part, ceci. Merci. Merci. Ladies and gentlemen, Mr. Sinistros! 私は、私は、私は、私は、私 e 私は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 y 私は、私は、e は、o は、私は、私は、私は、私は、私は、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 21h01. Pas une, mais、ouais. deux. Dans、ah、peu de temps. Ne sois pas impatient pour Goblin. e Je ne suis pas impatient. Tu es nain, tout court. Qu'est-ce qu'on a entendu comme musique bizarre, là? Ah, rien. Ah, ça, je dis. Tu as entendu formation norvégienne de Consortium.、Euh, oh, j'aime bien ça. Album que j'ai adoré en 2011. Que mais que tu n'aimes plus aujourd'hui. Non, fini. Moi, c'est juste 2011. C'est le、ouais, flavor of the, of the year.、Pas、fini. Ah, C'était tiré de l'album、euh, éponyme.、As、tu v e u un autre bang, Prince? c e un maudit nom de bang. Et qui n'ont donc pas d'originalité.、Ah. Et la pièce était Decomposers,、euh, qui est la pièce numéro 4.、Euh, c'est sorti sur Agonia Records. Très bon label qui, va,、euh, qui est appelé à grossir et sortir de très bonnes affaires. On a eu Witchery de Suède avec Conqueror's Return.、Euh, et c'est sur l'album Witch k r i g qui est paru en 2010 sur Century Media. On a eu les Américains, Vector, avec l'excellente、euh, Dying World sur le non moins excellent Outer、mm -hmm. Isolation. q u i est paru à la fin de 2011, en décembre, sur Heavy Artillery. On a eu Voivod,、euh, nos chouchous. On e compte à r i n de regarder le site Web en、mm, passant. Ben oui. Forcez-vous un peu, les gars, là. <rire> Donnez-nous des news plus récentes que juillet 2011. S'il vous plaît, là. Puis améliorer un peu le, le, le design de votre site, Ou a été capable de faire quelque chose,、là. Certainement. C'était la pièce Live for Violence.、Euh, C'était tiré de Warren Payne de 1984. C'était paru sur Metal Blade Records. Et tous ces bons albums, vous pouvez vous, pouvez vous les procurer chez, chez Metal Punk. Punk. Allez voir Pierre au centre-ville sur la rue Saint-Georges. Il y aura certainement quelque chose qui va vous conviendre. Ça、hein? vous conviendra. Oui, ça vous conviendra. Oui, c'est ça. <rire> Quel beau français, n'est-ce pas? Oui, ici, on parle français. Allez-tu voir Pierre? Oui.、Oh, OK.、Euh, ceci étant dit, eh bien, tout à l'heure, en préambule d'émission,、euh, lors de la première intervention, j'ai annoncé que j'avais deux albums à présenter. Ben, c'était un gros mensonge. <rire> oui, parce qu'il y en a un des deux que j'ai laissé、euh, ailleurs qu'ici. Oui. Ben, C'est pas grave. Ce n'est qu'à partir de remise. Ben Oui, tout à fait. é c o u Tu e t remiseras la semaine prochaine. Ben, Tu vois, la beauté de la chose, c'est que j'ai déjà un bloc de prêt la semaine prochaine. Bon, bon. c'est、bon. Je ferai ça à toutes les émissions. Et finalement, j'aurai une émission gratuite à la fin de l'année.、Hey, c'est cool, ça. <rire> non, e n l e ne sera pas gratuite à la fin de l'année. parce q u v a pouvoir faire la, la, la revue 2012. Ça u e ça fonctionnera pas. Ou ben, quelques semaines avant la fin de l'année. Ah, OK, d'abord. Non, Écoute. S'il a l l a a c h e t é sentait mauvais, il y en a qui ne seraient pas approchables. C'est sûr. Peut-être que j'en ferais partie. <rire> Écoute, c'est vrai, j'ai oublié l'album de Mélissa. Je, je m'en excuse sincèrement, mais comme Sinistros e l'a dit, c'est parti remis. Possiblement pour la semaine prochaine. Mais mais, j'ai quand même un gros canon. Mon canon plus... plus gros que laitier. <rire> oui, c'est ça. C'est plus que le bitroïap. Oui. J'ai ici le nouvel album. De la formation Sweet People. Hey, c'est le fun. Ouais. Je pensais pas qu'il y ait une formation. De... <rire> Sais-tu que rien qu'à y penser, j'ai comme mal à la tête soudainement.、Oh, non,、bah. formation américaine qui est évidemment、euh, une icône dans le milieu de death metal et j'ai nommé Cannibal Corpse. Là, Avec déjà... un nouvel album qui s'appelle Torture. Oui, et j'entends déjà d'ici j o h n s o p p e r dire、oh, Ah, ah, il va-t-il passer, il va-t-il passer? Non, c'était une blague, j'allais oublier aussi. Ah oui, ta gueule, ben, une l a g u e me passe, l e Ben, compte tenu du fait, mon cher Sinistros, e que j'ai oublié Mélissa, ben, pour contenter nos auditeurs, on va parler. On va parler. On va parler du nouvel album de Cannibal Corpse. On va même le chanter. Non, j'avais prévu trois pièces, mais je vais faire un bonus, je vais y aller avec quatre. Quatre, quatre. Donc, vous allez entendre successivement quatre pièces de l'album de Cannibal Corpse. Qui, ma foi, je suis incapable de lire parce qu'il ne fait pas assez clair ici. Laissez-moi faire un peu de lumière. On va venir avec ça.、Mais、on va attendre les quatre premières on pièces. On va faire une lumière sur tout ça. Oui. Puis, dites-vous bien que cet album-là, si vous êtes amateur de c o l d w e o l c o r p s il a mérité un 9.5. Moi, je lui ai donné un 9.5、hey. sur 10, qui n'est pas rien en non, tant que tel. Non, C'est pas grand-chose. Il est tout simplement. Délectable. Ben, je ne l'ai pas écouté encore. Ben, tu le feras. Ben, c'est ce que je vais faire de ce pas et je vais le faire aussi demain matin dans mon char en m'en allant travailler. Excellente résolution, mon cher ami. Donc, allons écouter 4 pièces tirées du nouveau Cannibal Corpse Torture Cause. we said so. so. Go! What they don't o h e y must order. Pummels never recover. The u n c o n t r o r l e d n e i s is quite a t u m b e r Scarlet burning. We're uncontrolled g in the 70s here. Get. u r t i m a t e front with ultimate. Yeah. What was it, s o m t h i n g else in the day? Lost. m family's practice, notification, Jump!、Yeah. I still see Baptist Lord over my head! m a s t e r a t e d y u r resistance! Never to be seen again! w h n t the fuck y o love, my fucking- What did you step on? The honor of my cause? The great r a n s f o r m i n g It takes a second. Go to real loss. Now that I'm on the stand, s h r o u d i n g my body. It takes a second. Cannibal Corpse, J'espère que ça vous a plu parce que c'est excellent. Et ceux d'entre vous qui sont amateurs de la formation et qui n'ont pas encore l'album, courez-vous le procurer, allez chez m e t a l Punk. J'ai entendu les pièces suivantes. Je vais essayer de pouvoir l e lire. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici, là. Ben, là, je les ai marqués là en premier. o n vient d'entendre de la, la quatrième pièce qui est Encased in Concrete. C'était précédé de Scourge of Iron, Sacrophagic Frenzy et la pièce d'ouverture. Puis la première pièce de ce bloc, d e m e n t e d Aggression. C'est un album qui est vraiment excellent, très très bon. Production est impeccable et si vous aimez Cannibal Corpse, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Comment as-tu trouvé ça? C'est très bien. Ça,、ouais. ça rentre dans le dash.、Oh, oui. J'ai aussi aimé que l'autre album précédent.、Euh, euh, Resurrection Blade? Oui, c'est ça.、Okay. Ben, tu t'en viens bien? Ben, je ne connais pas tellement、euh, ce, ce que Cannibal Corpse font, à part les hits. <rire> oui, mais ça, c'est l'époque、euh, Chris Barnes.、Mm -hmm. L'époque Chris Barnes, moi, je la trouve... la je, je l'aime un peu moins parce que. Le vocal de, de, de, de, de, de, ben, je vais le dire, j'ai un blanc de mémoire, de Chris Burns, me plaît un petit peu moins. Je trouve correct avec Six Feet Under, entre autres. Euh, mais, a v e Cannibal c Corpse, je reprocherais au musical, mais il y avait de quoi qu'il fitait pas ma main. D'ailleurs, c'était un sacré cabochon, C'est pour rien qu'ils l'ont pas gardé. Ah,、oh, ben là, quand, écoute, il y a l'air d'un sacré cabochon ouais, aussi. Ouais, il fait un bad job aussi, je dois dire, avec Torture Killer, C'est pas mauvais aussi, comme Side Project, là, Mais je pense qu'il peut se faire place avec Six Feet Under. Ceci étant dit, ben, c'était l'album Torture, évidemment. Qui est paru sur Metal Blade, et il y a de cela quelques temps à peine. Quelques minutes. Quelques jours, en fait, pour le moins. <rire> Maintenant, qu'allons-nous avoir? Un petit bloc trash metal. Oh, oh, oh. Vous allez pouvoir commencer à comprendre qui sert à l'animation. On a de fortes tendances vers le death et le trash. Ben, ouais. Que voulez-vous? On est des vieux. Ouais, mais on risque d'être redondant. Ben on s'en fout. On pense qu'on aime. formation brésilienne,、euh, qui a sorti un album quand même très bien en 2011 qui s'appelait Bloodstain. On parle ici des d e c i m a t o r C'est pas un album à tout casser, mais ça fait un job, c'est, c'est correct. tu sais quoi? Ah,、oh, c'est correct, C'est du bon trash, old school, avec un vocal un peu de, de chihuahua qui jape, p là. C'est correct. Là. <rire> On va entendre la pièce Call the War.、Euh, c'est sorti sur Kill Again Records. On va justement a voir deux albums de Kill Again Records, parce qu'on va a voir un autre band brésilien plus tard qui s'appelle Violator. Oui. Qui a sorti un album qui est pas mal supérieur à celui de Decimator. Mais si les Brésiliens sont rendus sur un b u s z de. Il a b a s e s trash metal. Il l'était、euh, dans les années 80. Oui, c'est sûr.、Right. Ça. sûr, sûr. Euh, après d é c i m é t o r on va avoir les Américains de Swashbuckle avec le trash metal crossover, qui est une pièce de l'album Crime Always Pay. On va avoir Toxic Holocaust, on va voir、euh, Firelator. On va terminer avec u n autre b a n d b r é s i l i e n qui s'appelle Waslum, qui ont sorti un excellent album Time. C'est quasiment le festival de Rio, ton affaire? Ben oui, mais c'est un Rio plus en joué, mettons. <rire> Alors allons-y, Decimator Call the War. Let's go.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 21h45, et doit-on dire que cela tire à sa fin? Eh oui, et c'est pas moi qui va incomber de terminer cette foutue émission. Non, cette fois-ci, c'est à moi. Ben oui, parce que t'as oublié, u n d i r e c que. <rire> oui. <rire> oui. On a entendu une formation brésilienne Waslum avec la pièce Mortal Effect qui était tirée de Time to Rise de 2010. Tout juste avant, leur confrère Violator avec la pièce Apocalypse Engine tirée de. Annihilation Process, également de 2010, c'était sur Killigan Records. On a eu Toxic Holocaust avec Red Winter sur l'excellent Conjure and Command de 2011, c'était paru sur Relapse. Swashbuckle, The Time of Wooden Ships and Iron Men de、uh, Crime Will Always Pay de 2010、uh, sur Nuclear Blast. Et Les Brésiliens de Decimator, Call the War sur l'album Bloodstain de 2011. Sur Kill Again Records. Exactement. On va clore cette émission avec deux formations. La première étant The Project 8 1989 et la longue pièce de 8 minutes、tu、15. C'est tout le temps, ça, 1988.、Euh, 1989. 19, <rire> effectivement. <rire> Project 8, 1999. Ouais, mais moi, je les ai connus dix ans avant, ça. C'est sûr. Je <rire> et la longue pièce de 8 minutes 15, At the Entrance of Hell on o n l y Fire, qui est tirée de l'album Armageddon March Eternal, qui est parée en 2007 sur Tree h Man Record. On va suivre ça avec Septic Flesh et la pièce We, the Gods, tirée de l'album Communion de 2008 sur Season of Mist. Et la semaine prochaine, on vous rappelle qu'en ce qui me concerne, je me reprendrai en vous、euh, proposant trois pièces de l'album de m é l i s s a In the Face of Death.、Mm -hmm. Et je vais vous proposer aussi un nouvel album de Meshuga, c a l l s s、oh, Seigneur. T'en mets des affaires. Ben, moi, je、ah. vais y aller avec mon frère Marcel b e l l i v a u de moi-même. Tu vois, tu vas arriver avec des. s u r p r i s e surprise. Ah, d'accord. Fait que c'est ici. Nous, on s'en va savoir seulement la semaine prochaine. Ouais,、wow, ben là, t'en veux d i un petit bout de t e m p s à t o ô t fait que. Bon, OK. Ben, vous irez faire le tour de. Vous irez faire un tour sur le site de réanimation à la section spéciale et vous saurez ce qu'on vous réserve. Sur ce, sur ce, allez, allez tous vous, vous faire foutre. foutre. Bonde d'enfoiré. s Eh oui. Go!